Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Bob Sinclair, Bob Bob Sinclair, Bob Sinclair, Salut à tous, c'est Bob Sinclair. Bienvenue dans le Bob Sinclair show. I love Bob Sinclair. Je suis très très content de vous retrouver ici Quoi que vous fassiez en ce moment, vous allez écouter du très très bon son Le temps est superbe et la vibe est là Allez, c'est parti, on y va